Ensuite, ils vont faire le dénombrement des Lévites. Dieu va accorder à chacun, juste comme résumé pour ceux qui n'étaient pas là, euh, il va accorder un, un camp, il va regrouper les tribus en camps, c -A -M -P, et il va les placer autour de lui-même. Donc, on, a, on est dans le désert. On est près du mont Sinaï où Dieu a déjà donné les instructions concernant la construction du tabernacle. C'est déjà en place. Autour du tabernacle, les tribus sont positionnées est, ouest, nord, sud, et les lévites également sont positionnés autour. Comme Jean Claude le dit tantôt, l'objectif de Dieu c'est de former un corps d'armée uni, organisé parce que Dieu les prépare en réalité pour la terre promise. Donc, pendant tout le temps qu'ils vont être au désert, Dieu est en train de former son peuple, à lui faire confiance, et à marcher selon ses instructions. Donc, les instructions sont données tant aux tribus, tant aux lévites. Donc, jusqu'à présent, on a vu en même temps qu'il y avait des sacrificateurs, dont Aaron et ses fils. Donc, on n'a pas tout à fait donné, Dieu n'a pas donné jusqu'à maintenant, un peu la fonction des sacrificateurs. À partir du chapitre 5, bien que ça va être un peu sous-entendu, mais je vais, vous, je vais vous indiquer comment, comment en sortir, c'est que Dieu, il va nous présenter un peu le rôle du sacrificateur par rapport à son peuple. Il va être introduit là, puis on va continuer après dans le temps. Lorsque j'ai commencé à regarder ce texte-là, il y a un certain temps, euh, je savais pas trop dans quelle direction prendre. Et euh, ce qui m'est apparu euh, plus clair en le regardant de près et en allant voir des passages parallèles qui vont nous aider à comprendre le sens des, des mots, le sens des textes, c'est que ce qui m'est apparu, c'est ce qui est devant vos yeux maintenant, c'est la sainteté dans le peuple de Dieu comment les israélites vont vivre la sainteté entre eux combien comment ça va se mettre comment ça va se mettre en place donc ce que je vais regarder avec vous c'est euh, la sainteté dans le peuple de Dieu on va le regarder elle va se présenter sous deux façons deux manières deux façons de vivre la sainteté de Dieu entre nous la première c'est de veiller les uns sur les autres et ça, on va voir ça dans le nombre, chapitre 5, versets 1 à 4. Et la deuxième façon de vivre la sainteté entre nous, c'est de s'examiner soi-même. Qu'on va regarder dans le chapitre 5, toujours, le verset 5 à 10. Et en cours de route, euh, si jamais c'est pas clair, vous me le direz. Euh, je vais essayer d'être précis en même temps. Mais si c'est pas clair, faites juste lever la main puis indiquez-moi si vous avez besoin de comprendre quelque chose. On, on va prendre le temps sans faire les exégèses au complet, parce qu'on n'en sortira pas. Mais ne euh, mais, euh, gênez-vous pas pour, euh, pour m'interpeller. Ça va? Je vais prier. Dieu, quel privilège on a aujourd'hui d'avoir euh, ta parole écrite. Ta parole écrite dans notre langue, qui vient d'un monde lointain, que tu as conservé, Seigneur, euh, malgré toutes les embûches, et que tu as amené jusqu'à nous, pour que l'on sache qui tu es, Dieu, le Dieu trois fois saint, qui a créé toute chose, ce qui est visible et invisible, et qui de toute éternité a pensé à nous. Il voulait, tu voulais nous avoir avec toi pour toujours dans l'éternité, et tu as prévu un plan. À travers le texte qu'on regarde, Seigneur, d'indiriger nos pensées vers toi, contempler ta sainteté, Seigneur, lorsque tu demandes des choses, lorsque tu demandes particulièrement des sacrifices, afin que l'on se rappelle, nous, à quel point ce qui était sous la loi, sous la loi que tu as donnée à Moïse, a été, cette loi même a été complètement accomplie par Jésus-Christ. Et que nous, nous sommes maintenant sous la loi de Christ, la loi de s'aimer les uns les autres, de veiller les uns sur les autres, et de marcher sainement dans ce monde. Alors, Père, conduis-nous et aide-nous à saisir ce que tu as pour nous, Seigneur, au nom de Jésus. En fait, c'est à doigt qu'on cherche. Amen. Alors, je vous invite, On va. je vais séparer le texte en deux. Donc, selon les deux façons de vivre la sainteté entre nous, je vais séparer le texte en deux. On va commencer par lire, nombre 5, 1 à 15. Euh, 1 à 5, plutôt. Donc, on a dit que c'était veiller les uns sur les autres. Et je vais vous expliquer en cours de route en quoi ça consiste. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël, de renvoyer du camp tous lépreux, ou quiconque a eu une gonorrhée. Mais en fait, le mot « gonorrhée » veut simplement dire un écoulement. « Gonorrhée » est difficile un peu à saisir dans notre contexte. Ou est-ce « chouillé » par un mort, c'est-à-dire qu'il a touché un mort, il est en contact avec un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. C'est Dieu qui parle. Les enfants d'Israël firent ainsi, ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. » Donc, ce qui est remarqué ici, je dirais la distinction entre ce texte et celui qui va suivre, c'est qu'ici on parle d'une faute ou d'un péché ou d'une blessure qui est extérieure. Tantôt, on va faire appel à quelque chose qui est intérieur, qui va venir du cœur. Et pour bien comprendre ce qui est écrit là, c'est qu'on va devoir aller dans Lévitique. Je vous rassure, on ne lira pas Lévitique au complet. Mais on va aller dans Lévitique, chapitre 13. Parce que là, c'est beaucoup plus expliqué, beaucoup plus détaillé. Et on va voir en même temps que... La, et je vais mettre l'emphase sur le lépreux. C'est là-dessus que je vais mettre l'emphase. Okay? Donc, Lévitique 13 et 14, comme c'est marqué en parenthèse, c'est qu'il décrit toute la procédure que va devoir exercer le, le sacrificateur pour être certain que la personne qui est devant lui a vraiment la lèpre. Donc, il y a toute une procédure, une description. Donc, il a un travail minutieux à exercer. Je vais aller dans Lévitique 13. Je vais lire le, le verset 1 jusqu'à jusqu'à 3. Ensuite, je vais lire le verset 9 jusqu'à 11. Donc, je vous épargnerai des versets parce que je, pour le moment, ils ne sont pas utiles pour nous. Donc, Lévitique 13, verset 1. « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une d'artre, ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraît plus profonde que la peau du corps. C'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Donc, ce qu'on doit observer, c'est qu'il a des points de repère très, très précis. Il ne peut pas arriver à une conclusion sans avoir passé à travers ces repères-là qui sont très précis et sont donnés par Dieu. Je vais à Lévitique 13, verset 9. Lorsqu'il y aura un homme, lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, On l'amènera au sacrificateur, le sacrificateur l'examinera s'il y a sur la peau une tumeur blanche. Si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il ait une, tra une, tra une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur et ne l'enfermera pas car il est impur. » Donc, parmi les procédures que doit faire le sacrificateur, c'est de l'observer souvent. Souvent, souvent, pour être certain d'avoir vraiment la conclusion que Dieu donne. Alors, voici ce qu'il doit faire. Si vous avez remarqué dans le texte, c'est marqué « on l'amènera ». Il faut regarder que dans cette période-là de l'Ancien Testament, On n'est pas comme moi ce matin. Je vais dans la salle de bain et j'ai un miroir en face de chez nous, en face de moi. Okay? Et quand je me regarde dans le miroir, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais le voir. Mais à cette époque, les miroirs ne sont pas très fréquents. Ça veut dire que les gens qui sont près les uns des autres, ils se connaissent bien et s'ils si s'aperçoivent qu'il y a quelque chose chez l'autre, dans son visage particulièrement, c'est que l'autre va s'en apercevoir. Okay? Donc, il va attendre un certain temps, voir si c'est juste une blessure temporaire et puis qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais s'il si s'aperçoit, disons, Daniel et moi, okay? donc je m'aperçois que Daniel a quelque chose sur le front, par exemple, une blessure, et <rire> c'est pas le cas. Je n'avais pas besoin d'aller le voir après. Mais <rire> s'il mais, mais, mais y avait une blessure, qui, je, je me rends compte qu'elle est en train de soit de s'infecter ou de s'étendre. J'ai une responsabilité. Donc, on a des responsabilités les uns vis-à-vis -vis des autres. Donc, je vais amener Daniel voir le sacrificateur. Pourquoi? Lui, les, Dieu lui a donné toutes les instructions pour valider si la blessure ou la plaie que Daniel aurait sur son front, si elle est vraiment cancéreuse, c'est-à-dire qu'elle va amener à l'Alep, et que l'Alep, à l'époque aussi, elle était transmissible, il faut le savoir, Donc, à savoir, est-ce que c'est juste une tâche qui va temporairement partir, qui va guérir d'elle-même, ou bien non, si c'est beaucoup plus sérieux. Alors, le sacrificateur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va l'examiner soigneusement. Donc, il va regarder de près, puis ensuite, c'est qu'il va le mettre sous surveillance. Il va le prendre, puis il va le mettre comme un peu à l'écart là, et puis dans, protéger. Et puis, périodiquement, donc de sept jours en sept jours, il va venir voir. OK? Mais comme on l'a lu tantôt, s'il si s'aperçoit, par exemple, que la plaie, s'il y a des, des poils qui sont dedans, mettons qu'il avait une partie où il eu des cheveux, et que les cheveux changent de couleur. Ce n'est pas sa couleur naturelle. Il n'y a pas de teinture là-dedans. là. fait que ce n'est pas sa couleur naturelle. Donc là, il y a quelque chose, de, il y a un point d'observation. Le sacrificateur va regarder, est-ce que la plaie, la plaie est plus profonde que la peau? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en train d'affecter sa chair? Si oui, donc il y a un autre point d'observation qui a est marqué. Est-ce qu'il y a des traces vives de chair, vraiment? Puis est-ce que la plaie est en train de s'expandre? Si oui, automatiquement, il déclare la personne impure. Et ça, c'est la responsabilité du sacrificateur. Mais ça lui est donné par Dieu. Ce qu'il faut voir, c'est que le sacrificateur n'a pas juste le rôle de présenter des offrandes à l'autel. il n'a pas juste le rôle de monter-démonter les parties qui lui concernent, comme on a vu dans les chapitres précédents, mais il a en même temps la responsabilité de la pureté dans le peuple. Et lorsque, par exemple, je m'aperçois que Daniel avait quelque chose, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais pris de sa tente et je l'aurais amené, devant la tabernacle, devant la tente de vous comprenez et, et là, ça nous implique les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand je m'aperçois que quelque chose, mettons que j'ai l'impression qu'il ne va pas dans la vie de mon frère ou de ma sœur, j'ai la responsabilité de m'en occuper. Je peux pas dire, je vais tourner le dos puis à ça, que ça s'arrange, vous comprenez Donc, on a une responsabilité mutuelle. Si la personne est déclarée impure. Voici ce qu'elle doit faire. Donc, si la personne est déclarée impure, elle, elle, par le fait même, elle, est, elle souille le camp de l'Éternel. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Donc, qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Il lui demande, de, et ça, c'est Lévitique 13, 45, 46, qu'on va lire. OK. Tandis, c'est un homme lépreux, il est impur. Le lépreux atteint de la lèpre portera ses vêtements déchirés. Il aura la tête nue. Il se couvrira la barbe dans le cas où c'est un homme. Il criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il a la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Imaginez-vous. Vous êtes quelqu'un qui est déclaré impur. Vous, vous avez une famille, vous avez une épouse, vous avez des enfants. Dans la tribu où vous êtes, il y a toute votre parenté qui est autour. Il y a tous les gens avec lesquels vous travaillez, tous les gens que vous côtoyez, soit pour l'élevage de votre bétail ou pour quelconque activité. Et tout ça, en une journée, vient d'arrêter. Vous êtes pris du camp et on vous amène hors du camp. Donc, si j'avais pris le dessin que Samuel vous avait fait, il y a toutes les tribus, ça fait, on va dire, un grand carré. Là. Il est pris là et il est amené directement à l'extérieur. Et ça, ce que ça implique, c'est qu'il est il, est, il ne peut plus aller au temple ou vers le temple. Il n'est plus avec sa famille, il n'a plus de relation directe avec ses proches. C'est ça que ça implique. Mais en même temps, c'est que Dieu peut toujours intervenir. Et il peut toujours guérir la personne. Et si cette personne-là, elle est guérie, elle a, elle a aussi une démarche à faire. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc, Lévitique 14, qui est juste le chapitre après du verset 1 à 20, mais on va juste lire des sections. Le verset 1 à 7, par exemple. « Voici l'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. » Ah, intéressant. On l'amènera devant le sacrificateur, donc vous voyez, c'est comme la même procédure. On veut le prendre d'où il est pour le ramener dans le camp. Et voici seulement ce que le sacrificateur va faire, par exemple. Il va, lui va sortir du camp, il va aller examiner le lépreux là où il est, à l'extérieur du camp. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera qu'on le prenne pour, pour celui qui doit être purifié, de, pour euh, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre et le cramoisi et l'isope, Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. puis il déclarera peu, il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. C'est que Dieu, non seulement, a tout un processus qu'il donne au sacrificateur pour déclarer quelqu'un pur, mais il a aussi tout un processus d'établi pour que la personne qui guérit puisse réintégrer la communauté. Et il donne les étapes, il donne les choses à franchir. Donc, lorsqu'il va sortir du, temps, du, du camp, plutôt, il va examiner le lépreux et il va déclarer la personne pure. Lorsqu'il voit que tout ce que Dieu a dit est vrai, Il le déclare pur. Il va recevoir l'offrande, et l'offrande, on va l'avoir au, au verset 8. Euh, Celui qui se purifie, lavera son, ses vêtements, se rasera les poils, sera baigné dans l'eau, il sera pur. Ensuite, il pourra rentrer au camp, mais il restera sept jours hors de sa tente. Le septième jour, il se rasera les poils de la, face, de la tête. La barbe, ses sourcils, il rasera tous ses poils, il lavera ses vêtements, il se baignera dans l'eau et il va apporter les animaux pour la purification. L'ancien lépreux qui est déclaré pur, il réintègre le camp et il est pur. Donc pour lui c'est fini, pour sa famille c'est terminé, pour tous ceux qui le savaient c'est terminé. On ne revient plus là-dessus, c'est réglé. Et c'est le sang de la victime, de l'oiseau, qui va permettre la purification de celui qui était malade, qui était impur. On doit savoir que la a un impact directement sur l'aspect physique d'une personne. Donc la déforme la personne. Ça la rend même insensible au danger, tout comme le péché le fait. Donc, la figure de gauche vous montre un homme qui a la lettre, moins sévère que celui qui est en bas à droite, mais qui est aussi, et qui, lui, va être comme dans notre lecture de tantôt. En haut à droite, c'est une femme. Donc, homme ou femme, ils ont les mêmes règles Il n'y a pas de distinction. Donc, quand on est lépreux, on vit la même situation. Mais la lèpre est souvent rapprochée, elle se ça rapproche souvent du péché. Et là, on va faire un parallèle. Donc, la, la lèpre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend la personne impure et elle souille le camp où Dieu demeure. Le péché, lui, ce qu'il fait, C'est qu'il brise la communion avec Dieu, qui est saint. Elle nous sépare de lui et de son peuple. Le péché, c'est ce qu'il produit dans notre vie. La lèpre, c'est qu'un frère doit, nous, doit intervenir. C'est lui qui observe et qui intervient pour qu'on puisse être sûr que ce que vous avez, c'est vraiment la lèpre, ce pas autre chose. Et dans le cas du péché... C'est qu'un frère qui est gracieux doit intervenir. Et là, je vais vous lire Galates 5, 1 à 5. Pardon? Galate 6, excusez-moi, oui, tu as raison, merci. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. » Donc, quand je vous disais tantôt qu'on a une responsabilité les uns par rapport aux autres, c'est dans nos relations, si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose mais sinon, qui qui n'est pas courant, j'ai vu mon, mon frère ou ma soeur dans la joie épanouie, et et on dirait que progressivement, il y a une tristesse qui s'établit. Il y a une tristesse qui s'établit, il, il y a une distance qui s'établit avec d'autres. Si je l'observe, ma responsabilité, c'est d'aller voir cette personne-là avec beaucoup de douceur, sachant que moi aussi, je pourrais tomber. Mais je vais aller la voir dans le but de regarder avec elle, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être épanoui Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être heureux dans la vie avec Christ? Et dans ce cas-là, c'est là où mon intervention ressemble beaucoup à celui qui a observé la lèpre chez quelqu'un ou une plaie ouverte et qui l'a dû intervenir par rapport à lui. Pourquoi? Pour la purification et pour la réintégration ni plus ni moins que la communion soit rétablie. La lèpre, c'est qu'elle doit être affirmée parce que c'est une impureté et c'est nécessaire qu'elle soit faite. Sinon, la personne peut en mourir et il n'y a personne qui est intervenu dans sa vie. Mais du côté du péché, c'est que la confession, en même temps, elle doit être faite et la repentance aussi est nécessaire. Parce que sinon, la personne, elle est dans son péché, elle souffre, et comme on l'a lu tantôt, là, c'est qu'elle porte un fardeau. Et Dieu nous demande de porter les fardeaux les uns des autres, l'accompagner pour rétablir la paix dans sa vie. Vous comprenez? Et là, on ne doit pas être distant les uns des autres. La lettre du côté gauche est un sacrifice qui doit, il y a un sacrifice qui doit être offert pour la purification. Et la même chose du côté du péché, c'est qu'il y a un sacrifice qui a déjà été offert pour tous nos péchés. Je vais vous lire 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez donc la... La communion, elle est complètement rétablie. Mais la relation aussi avec Dieu, elle est complètement rétablie. Et là, on peut servir ensemble sans obstacle. Il n'y a personne qui est mis à l'écart, personne qui est mis à part. Tout le monde travaille ensemble. On a vu que vive la sainteté entre nous. C'est de veiller les uns sur les autres. Mais vivre la sainteté entre nous aussi, c'est de s'examiner soi-même. Et là, on va regarder la deuxième partie, de nombre 5 de 5 à dix. On va peut-être un peu moins se promener là. En fait, on disait tantôt que la lep, c'était quelque chose qui était extérieur à la personne ou l'écoulement, ou l'autre qui était mentionné, c'était extérieur à la personne. Mais là, on va regarder quelque chose qui est dans le cœur d'une personne. En fait, qui est en apparence invisible. Il y a des choses qui se sont passées dans sa vie, mais c'est invisible, on ne le voit pas. Mais qui a besoin, quand même, d'être mis en lumière comme on vient de le lire. OK, Nombre 5, verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable. » Donc, l'infidélité te rend coupable. « Il confessera son péché, et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, avec, en y ajoutant un cinquième, 20 il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'éternel au sacrificateur, outre le bélier expiatoire, donc il y a une victime, avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiennent au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Je vais m'attarder principalement sur la première partie, parce que la, la notion du sacrificateur et ce qui lui revient, on va le voir plus tard. Donc, ce qui est mentionné ici, c'est que l'infidélité rend coupable, mais Si on veut comprendre l'infidélité, je vais aller vous lire Lévitique, encore là, 5 dans ma, vers, dans ma traduction à moi, mais ça pourrait être 6 pour vous autres. Donc, je vais aller lire Lévitique 5 à partir du verset 20. Et regardez, on va parler exactement de la même chose, mais on va préciser un peu. Dieu va préciser. Lorsque quelqu'un pêchera et commettra une infidélité envers l'éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par la fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, La chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Donc je peux dire à l'autre, ben là, tu sais ce que tu m'as confié là, je te jure que je l'ai, que je, je, je perdue, alors que c'est pas vrai. Voyez, donc on va y ajouter même une implication dans le sens que Gand c'est « Je suis sérieux, là? Je ne l'ai jamais... pas pris, mais il l'a en, en sa possession. » Voici ce qu'il va faire. Il va la restituer en entier, il ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, Prix du troupeau d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel il lui sera pardonné quelle que soit la faute dont il se sera, se sera rendu coupable. Donc l'infidélité dont on parle là, c'est pas d'un homme qui a trompé sa femme ou une femme qui a trompé son, son mari. C'est pas de ça les il est question aussi. Il est question d'une fraude, il est question d'un vol, il est question d'un mensonge. Exemple. Je dis à mon frère, par exemple, que euh, l'auto que je veux, l'auto que je t'ai achetée, à mon avis à moi, elle vaut euh, mettons 150 dollars, ok Alors que je sais très bien qu'elle en vaut 350, ok Enfin, je vais lui payer 150 dollars, mais lui, il va, il va en voir juste 150 dollars. Alors, selon le texte qu'on a vu, c'est que lorsque je vais m'apercevoir, mais en fait, là, c'est Dieu qui, dans mon cœur, parce que c'est moi qui le sais, l'autre ne le sait pas, là, c'est dans mon cœur que Dieu vient intervenir. Et il vient me montrer que je, je suis en train de frauder mon frère. Et je suis en train de, de mentir contre lui. Et ça, ça s'appelle une infidélité, non seulement envers la personne, c'est une infidélité envers Dieu. Donc quand je pêche contre mon prochain, je pêche contre Dieu. David dit ça dans les psaumes. Alors ce que je vais devoir faire personnellement, c'est que je vais devoir retourner vers mon frère, lui confesser que j'ai menti et que la valeur réelle n'était pas 150 dollars, mais bien quand j'ai dit 250 dollars, 350 en plus, 350 dollars par dessus le marché. OK Je vais lui remettre le bien, je vais lui remettre la valeur de 150 plus 20 Qu'est-ce qui se passe pour moi qui a péché là? C'est que j'ai perdu le bien, j'ai dû rembourser avec l'intérêt. Et ça, c'est ce que Dieu demande. Fait qu On va savoir que c'est très sévère. Mais qu'est-ce qui est en jeu, finalement? C'est la sainteté de Dieu qui est en jeu. Ça concerne notre sainteté à nous, sur laquelle Dieu nous a répandu son esprit, sur nous, et ça concerne celui qui m'a sauvé, le Dieu trois fois saint, Jésus-Christ, son Fils. C'est ça que ça concerne. Comprenez? Mais encore là, Dieu pourvoit. C'est-à-dire, au départ, la personne se rend compte, ça pourrait être aussi bien que vous allez être réveillé la nuit, puis tu t'aperçois, Dieu te parle, hein, puis tu vas dire, ah oh, bien, c'est mon cerveau qui, qui, qui, qui mijote quelque chose. Mais, mais vous allez vous apercevoir que ce n'est pas honnête ce que vous avez fait, ce que moi j'ai fait, ce n'est pas honnête. Je dois corriger la situation. Et là, ça vous demande de passer à l'action. OK? Donc, vous allez devoir confesser votre faute. La confessez à celui que vous avez fraudé. Dans, notre cas, dans le cas des Israélites, il fallait qu'il y le voir le sacrificateur. Fait il y a quelqu'un d'autre qui est au courant. Là. Il n'y a pas juste la personne concernée, mais il y a là aussi, ça implique le sacrificateur, parce que c'est lui qui a l'autorité de, de faire la purification. C'est lui qui l'a. Je vais devoir restituer l'objet mal acquis plus 20 C'est ça que je vais devoir faire. Je vais apporter l'offrande exigée. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un oiseau, c'est un bélier. C'est ça que je vais devoir apporter. Ça veut dire que je vais prendre de mon propre troupeau un animal que j'ai élevé, que je connais peut-être, que je chéris plus que les autres, je l'ai pris tout petit puis je l'ai vu grandir. C'est lui que je vais prendre puis que je vais apporter au sacrificateur qui va l'immoler. Et il y a une part de cet animal-là qui va revenir au sacrificateur parce que c'est un sacrifice d'expiation. Un sacrifice pour la culpabilité. Donc, ni plus ni moins notre responsabilité à nous, individuellement, dans nos relations les uns avec les autres, comme avec le monde qui nous entoure, là, la même loi s'applique. C'est que je dois examiner mon propre cœur. En fonction de ce que Dieu dit, en fonction de qui Dieu est pour moi, je dois l'examiner en profondeur. Et réclamer de Dieu son pardon, confesser ma faute à celui celui que j'ai offensé et m'appuyer par la suite sur le pardon que Dieu accorde. Et lorsque le coupable avait fait, avait répondu aux exigences que Dieu lui avait données, il est déclaré pardonné. C'est-à-dire qu'on oublie la situation. La même chose que dans le cas... Du, du lépreux de tantôt. C'est une situation passée, c'est réglé, il y a eu un, un, un sacrifice qui a été offert, il y a un pardon qui a été donné, on n'en parle plus, c'est fini. On passe à autre chose. On fait affaire à comme une personne nouvelle, si on veut, devant nous. Okay? Et en plus, celui que, celui que j'ai offensé, bien, je, vais je vais comme m'approcher encore plus de lui pour être certain qu'il n'y a rien qui va rester entre nous. On reprend notre tableau. Donc, l'infidélité est aussi comparée au péché. En fait, il dit que « je suis coupable ». Ça rend l'homme ou la femme coupable envers le prochain et envers Dieu, l'infidélité. Mentir, frauder, tricher, euh, peu importe, ce qui était mentionné tantôt. Le péché, comme tantôt, il brise aussi la communion. Donc, mentir à quelqu'un qui est mon frère, lui mentir à lui, c'est que je vais avoir bien de la misère de le regarder en face. Ou bien non, je suis affronté en masse, là. Vous comprenez? C'est ou bien que je, je, je tiens ma position, puis je ne vais pas déroger de là, mais, mais la communion est brisée. Je, on ne peut plus se parler avec franchise, on va peut-être changer de sujet à chaque fois qu'on va vouloir se parler de quelque chose, vous comprenez? Surtout si ça concerne les choses de Dieu. Mais c'est que la, la séparation est faite d'avec le prochain, mais la séparation est faite surtout avec Dieu. L'infidélité, c'est qu'elle doit être reconnue. Et on doit l'avoir comme un mal. C'est-à-dire, la reconnaissance du mal et doit être reconnue. Et c'est nécessaire. La confession de repentance, c'est nécessaire. Ça doit se faire. Donc, j'ai beau demander pardon à Dieu si j'ai offensé mon frère, je dois aller le voir. L'infidélité, C'est En même temps, c'est qu'il y a une restitution qui est obligatoire. Donc, une demande de pardon, c'est aussi obligatoire. Donc, la repentance, ce n'est pas juste « j'ai confessé ma faute, euh, je la ferai plus, puis euh, je la garde encore cachée ». Non. C'est qu'ouvertement, tu vas te déplacer, tu vas aller vers ton frère ou ta soeur et tu vas lui demander pardon. C'est capital. Il faut rétablir cette relation-là. Comment peut-on prier dans l'unité D'un projet avec Dieu, quand on n'est pas uni, comment comment peut-on faire ça? Ça ne sera pas possible. Il va toujours accrocher quelque part. L'infidélité, il nécessite un sacrifice d'expiation. Et la même chose que tantôt, le même passage que tantôt, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient en lui, le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant pour le pardon de tous nos péchés. Et je dois le prendre pour moi. Pas rester avec une culpabilité, pas dire que ça ne sera jamais réglé, que c'est impossible que Dieu me pardonne. Non! Fiez-vous à ce que Dieu dit. Appuyez-vous sur ce que Dieu dit. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner de toute iniquité et pour l'effacer, purifier et effacer tes péchés. Mon exemple que je donne souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je vais bégayer, je vais le répéter, c'est que quand moi, j'étais petit gars, on était à l'école, on avait un beau tableau noir ouvert à l'école. Vous avez connu ça, ceux qui ont 50 ans et plus, à peu près, là. Et le professeur, il écrivait avec une belle craie blanche, hein? Puis là, il, mais, il écrit sur le tableau, là, à mon sujet, «infidélité ». C'est écrit le même. « Infidélité okay? ». Quand je confesse mes fautes, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la place du professeur, il prend la brosse, il efface le tableau. OK? Mais, j'ai vu ça souvent, hein, mais il reste encore de la craie sur le tableau. Mais Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il lave le tableau. Il enlève toute la craie. Il n'y a plus rien, après. Le sang de Jésus-Christ nous purifie, de tout péché. C'est fini. S'examiner soi-même. Éphésiens, chapitre 5, verset 9 à 13. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Sortez de là. « Mais plutôt, condamnez-les. Tu ne les acceptes pas dans ta vie. Tu ne tolères pas ça. Car il est honteux de dire ce qu'ils qu font en secret. » Là, il parle dans le contexte de quelqu'un d'autre, mais c'était valable aussi pour nous. « Mais tout ce qui tout ce qui est condamné est manifesté à la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Donc là, ce que vous mettez à jour, ce qui est dans votre cœur par rapport à ton frère ou ta sœur que tu as offensé, c'est que tu mets en lumière ton cœur. C'est ça que ça fait. Tu dévoiles ton cœur à l'autre. Mais ce n'est pas juste s'examiner, c'est comment on va vivre après ça les uns avec les autres. Donc, on va confesser nos fautes. Mais j'aime beaucoup ce texte-là, et pour ceux qui ont suivi le cours l'Église, un corps vivant, vous deviez l'apprendre par cœur. Mais je vais m'arrêter au milieu. Colossiens 3, 12 à 17. Et regardez bien ce que Dieu, trois fois saint, dit de nous, ses enfants. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, donc, choisis vous-même par Dieu. Et voici comment il nous appelle, saint et bien aimés Donc, je n'ai pas besoin d'avoir fait des miracles pour être appelé saint. C'est Dieu qui a fait un miracle dans ma vie et il m'appelle saint. Saint et bien-aimé de Dieu, chéri de Dieu, comme son fils, revêtez-vous d'ardente compassion ou de miséricorde les uns avec les autres, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous voyez l'attitude quand quelqu'un vient vers l'autre, mais c'est l'attitude qu'on doit apprendre bonté, humilité, douceur, patience. Soyez, soyez sensibles. Supportez-vous les uns aux autres et faites-vous grâce réciproquement. Et si l'un sujet de se plaindre de l'autre, et ça, ça, arrive souvent, de même que Christ vous a pardonné, rappelez-vous. Rappelez-vous où vous étiez. Pardonnez-vous aussi. Ne retenez pas le pardon. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Aimez-vous tendrement. Ce qu'on a vu, malgré qu'on s'est promené un peu, Je pense que c'était l'essentiel du de nombre 5, 1 à 10. C'est qu'on a vu que la sainteté dans le peuple de Dieu se manifeste de deux façons. De deux façons de vivre la sainteté entre nous. Premièrement, c'est de veiller les uns sur les autres, s'observer, pas se juger, s'observer et marcher sainement ensemble et s'examiner soi-même. Regardez ce qui est dans votre cœur et confessez-le. Rétablissez les ponts. Allez voir celui qui a été offensé. Et des fois, vous pouvez poser la question, « Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que, que je devrais te demander pardon? » Si vous n'êtes pas sûr, faites-le. Allez chercher l'information. Je vais prier. Éternel, ta parole, elle est puissante pour transformer des vies. Elle est très puissante pour euh, nous convaincre. Ton esprit, il est puissant pour convaincre l'homme de péché, de justice et de jugement. Il est puissant en même temps pour nous transformer, pour nous amener à l'image de Christ. Il est puissant pour nous rappeler la parole de Jésus qu'on a besoin, peu importe les circonstances. Et moi, je te remercie, Seigneur, d'avoir laissé des textes qui... Euh, à première vue, sont complexes pour nous, parce que ce n'est pas notre façon de vivre, tout à fait. Mais que tu permets de faire la lumière pour qu'on puisse la considérer dans notre contexte d'aujourd'hui. Ce que tu veux qu'on retienne, Seigneur, inscris-le dans nos cœurs. Inscris-le dans notre pensée. Et qu'à partir de maintenant, ça fasse partie de notre vie. Vive dans la sainteté les uns avec les autres reflétant ta gloire seigneur jésus amen